« Mon cousin Ma cousine Voulez-vous déjeuner dans la salle ou dans votre chambre ?»« Où vous voudrez. »« Comment vous trouvez-vous »« Ma chère cousine, j'ai honte d'avoir faim. » Cette conversation à travers la porte était pour Eugénie tout un épisode de roman. « Eh bien, nous vous apporterons un déjeuner dans votre chambre, afin de ne pas contrarier mon père. » Elle descendit dans la cuisine avec la légèreté d'un oiseau. « Nanon, va donc faire sa chambre. » Cet escalier, si souvent monté, descendu, où retentissait le moindre bruit, semblait à Eugénie avoir perdu son caractère de vétusté. Elle le voyait lumineux. Il parlait. Il était jeune comme elle, jeune comme son amour auquel il servait. Enfin, sa mère, sa bonne et indulgente mère, voulut bien se prêter aux fantaisies de son amour, et lorsque la chambre de Charles fut faite, elles allèrent toutes deux tenir compagnie au malheureux. La charité chrétienne n'ordonnait-elle pas de le consoler Ces deux femmes puisèrent dans la religion bon nombre de petits sophismes pour se justifier leur déportement. Charles Grandet se vit donc l'objet des soins les plus affectueux et les plus tendres. Son cœur endolori sentit vivement la douceur de cette amitié veloutée, de cette exquise sympathie que ces deux âmes toujours contraintes sur déployer en se trouvant libres un moment dans la région des souffrances, leur sphère naturelle. Autorisée par la parenté, Eugénie se mit à ranger le linge, les objets de toilette que son cousin avait apportés, et put s'émerveiller à son aise de chaque luxueuse babiole. Des colliers fichés d'argent, d'or travaillé qui lui tombait sous la main et qu'elle tenait longtemps sous prétexte de les examiner. Charles ne vit pas sans un attendrissement profond l'intérêt généreux que lui portaient sa tante et sa cousine. Il connaissait assez la société de Paris pour savoir que dans sa position, il n'y eût trouvé que des cœurs indifférents ou froids. Eugénie lui apparut dans toute la splendeur de sa beauté spéciale et il admira dès lors l'innocence de ses mœurs dont il se moquait la veille. Aussi quand Eugénie prit des mains de Nanon le bol de faïence plein de café à la crème pour le servir à son cousin avec toute l'ingénuité du sentiment, en lui jetant un bon regard, Les yeux du Parisien se mouillèrent-ils de larmes. Il lui prit la main et la baisa. « Eh bien, qu'avez-vous encore » demanda-t-elle. « Ah, c'était l'arme de reconnaissance, répondit -il. » répondit-il. Eugénie se tourna brusquement vers la cheminée pour prendre les flambeaux. « Nanon, tenez en » dit-elle. Quand elle regarda son cousin, elle était bien rouge encore, mais au moins ses regards purent mentir, et ne pas peindre la joie excessive qui lui inondait le cœur. Mais leurs yeux exprimèrent un même sentiment, comme leurs âmes se fondirent dans une même pensée. L'avenir était à eux. Cette douce émotion fut d'autant plus délicieuse pour Charles au milieu de son immense chagrin qu'elle était moins attendue. Un coup de marteau rappela les deux femmes à leur place. Par bonheur, elles purent redescendre assez rapidement l'escalier pour se trouver à l'ouvrage quand Grandet entra. S'il les eût rencontrés sous la voûte, il n'en aurait pas fallu davantage pour exciter ses soupçons. Après le déjeuner, que le bonhomme fit sur le pouce, le garde auquel l'indemnité promise n'avait pas encore été donnée, arriva de froid fond, d'où il apportait un lièvre, des perdreaux tués dans le parc, des anguilles et deux brochets dus par les meuniers. — Et ce pauvre cornoyé, il vient comme marée en carême Est-ce bon à manger, ça « Oui, mon cher et généreux monsieur, c'est tué depuis deux jours. »« Allons, Nanon, ô oh, le pied !» dit le bonhomme. « Prends-moi cela, ce sera pour le dîner. Je régale deux cruchots. » Nanon ouvrit des yeux bêtes et regarda tout le monde. « Eh ben » dit-elle, « où que je trouverai du lard et des épices ?»« Ma femme, » dit Grandet, « donne six francs à Nanon, et fais-moi souvenir d'aller à la cave chercher du bon vin. » Eh bien donc, monsieur Grandet, reprit le garde qui avait préparé sa harangue afin de faire décider la question de ses appointements, monsieur Grandet Ta ta ta ta, dit Grandet, je sais ce que tu veux dire, tu es un bon diable, nous verrons cela demain. Je suis trop pressé aujourd'hui. Ma femme, donne lui cent sous, dit il à madame Grandet. Il décampa. La pauvre femme fut trop heureuse d'acheter la paix pour onze francs. Elle savait que Grandet se taisait pendant quinze jours après avoir ainsi repris pièce à pièce l'argent qu'il avait donné. « Tiens, Cornoyer, dit-elle, en lui glissant dix francs dans la main, quelques jours nous reconnaîtrons tes services. » Cornoyer n'eut rien à dire, il partit. « Madame, dit Nanon qui avait mis sa coiffe noire et pris son panier, je n'ai besoin que de trois francs, gardez le reste, allez, ça ira tout de même. »« Fais un bon dîner, Nanon, mon cousin descendra, dit Eugénie. » Décidément, il se passe ici quelque chose d'extraordinaire, dit Madame Grandet. Voici la troisième fois que depuis notre mariage ton père donne à dîner.